B. Distinguer en et on. Écoutez et répétez. Voyage. Nous venons de Dinan. Nous allons à Milan. Nous partons par beau temps. Et nous arrivons vendredi.